Salut, c'est Frédéric Coster pour le Livre du Jour. Deux ans après, Guéluc se lâche, best-seller réjouissant dans lequel l'auteur du chat dévoilait sa part la plus sombre. Il en remet une couche avec Guéluc enfonce le clou qui paraît, bien sûr, chez Casterman. Rien ni personne n'échappe à la férocité de ce Guéluc déjanté qui crucifie le politiquement correct à coups de plumes rageurs. Ses dessins n'ont jamais été aussi libres et percutants et chaque texte est un modèle de férocité vacharde dont il est devenu le champion incontesté. Gelluc se moque de tout, et d'abord de lui-même, et ne respecte rien, sauf son lecteur qui en redemande. Quand on l'espère réfléchi, il fait l'andouille, quand on l'attend rageur, le voilà tendre ou mélancolique. Mais ne nous y trompons pas, s'il baisse la garde un instant, c'est pour mieux nous piéger à la ligne suivante. 35 chroniques au vitriol et 65 dessins coup de boule, le Géluck nouveau est arrivé et il a un goût de subversion. Géluck enfonce le clou de Philippe Géluck est paru chez Casterman.